Salut, c'est Frédéric Coster pour le Livre du jour. Les chantiers de jeunesse naissent de la défaite militaire française et remplacent le service militaire désormais interdit. De l'été 1940 à mai 1945, 400 000 jeunes de 20 ans nés entre 1920 et 1924 y sont mobilisés. L'objectif est la transmission des valeurs nationales en associant l'activité laborieuse à une vie de groupe, souvent dans des montagnes reculées ou en pleine forêt. Beaucoup de régions ont été marquées par les chantiers, de l'un à la Corrèze, sans oublier des villes telles que Lyon ou Clermont-Ferrand. Les acteurs Jacques Charon ou Yves Montand, les ministres Olivier Guichard ou Charles Hernu, des patrons comme Antoine Riboud ou des artistes tels que Jean-Pierre Rampal, les ont connus et en ont parlé. D'innombrables familles françaises en conservent le souvenir. Les chantiers de jeunesse d'Olivier Faron qui paraît chez Grasset, est la première étude exhaustive de ces chantiers, permise par des documents exceptionnels. À la clé, une question forte sur une institution vichyste emblématique, a-t-elle constitué une initiative préparatoire à la résistance, comme le suggèrent des propos du général de Gaulle Ou bien fut-elle au contraire avant tout un instrument au service de l'occupant Les chantiers de jeunesse d'Olivier Farron est paru chez Grasset.